soir Ton véhicule n'a pas l'air d'avoir de passager Peeux-tu veux-tu me recevoir sans trop te déranger mes potes ne feront pas trop d'écho dans ton couloir. Pas de bruit avec mes audits Pas pour nous les moments perdus en attendant un certain revoir Parce que j'ai la folie Oui, j'ai la folie Oui, j'ai la la folie Oui, c'est la folie Oui, c'est la folie Oui, c'est la folie Toute une fois un étudiant qui voulait fort Comme en littérature Sa copine, elle était si douce Qu'il pouvait presque En la mangeant Rejeter tous les vices Repousser tous les mâles détruire toutes beautés qui par ailleurs n'avait jamais été ses complices parce qu'il avait la folie il avait la folie oui c'est la folie Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Et si, parfois, l'on fait des confessions qu'il est raconté. Même le bon Dieu nous a laissé tomber. Un autre endroit, une autre vie. Et oui, c'est une autre histoire. à qui tout racontait? Chez les ombres de la nuit, Au petit matin au petit gris Combien de crimes ont été commis Contre les mensonges et soi-disant les lois du cœur. Combien sont là à cause de la folie Parce qu'ils ont la folie Ils ont la folie Oui, c'est la folie Oui, c'est la folie Oui, c'est la folie oui, C'est la fin La fin La fin